Langs-officiel, Région du Nord-Ouest. Bonjour. Amanda speaking. Hallo. Bonjour, Amanda. Tyler Whittig, de Calgary. Je viens d'avoir un entretien avec mon superviseur. Je suis devant un grand dilemme. Il m'a proposé une mutation à Ottawa et... Euh... Félicitations, Tyler. Cela veut dire que votre superviseur vous tient en haute estime. Vous allez être promis au grade supérieur? Non, non. D'une part, je meurerai au même grade. Maar d'autre part, ce poste sera une expérience très enrichissante pour ma carrière au sein de la GRC. Maar dan il ne niet pas hésiter, sauter sur cette superbe opportuniteit de travailler in Ottawa. Il faut, bien entendu, que je réponde aux exigences du poste, notamment aux exigences linguistiques. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous consulter. J'ai bien été exposée au français, comme presque tout le monde, n'est-ce pas, à l'école élémentaire et secondaire. Maar je ne peux pas dire que je suis capable de le comprendre. Loin de là. Mon superviseur a fait mention de votre programme de formation linguistica Regina. Pourriez-vous me donner des détails à ce sujet? Certainement, Tyler. Euh, nous avons en effet mis sur pied une session de formation échelonnée sur 13 semaines. 13 semaines seulement? J'ai toujours pensé que l'apprentissage du français exigeait de longues années d'études, non? Bien sûr, comme dans le cas de n'importe quelle langue seconde que nous désirons apprendre, cela nécessite beaucoup d'années d'apprentissage. Mais ici, à Regina, nous sommes en mesure de vous offrir en 13 semaines de solides connaissances de base pour vous permettre de communiquer efficacement en français, à l'écrit comme à l'oral. Impressionnant, vraiment? Et vous aurez droit à des cours individualisés. Vous aurez un tuteur ou une tutrice pour vous tout seul. Quelles sont les exigences du poste qui vous est offert euh, Je veux dire, quel est le niveau requis pour les compétences en compréhension, en expression écrite et à l'oral B, B et B. C'est faisable Est-ce que tous vos étudiants réussissent à obtenir ces niveaux en 13 semaines Pas tous, mais le pourcentage de réussite est assez élevé pour permettre de croire en l'efficacité de notre programme de formation linguistique. Dans mon cas, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu au moment de m'engager à cette formation de 13 semaines à Regina. Voyez-vous, je n'aime pas l'idée d'être éloigné de ma famille pendant une si longue période de temps. En outre, j'aimerais passer de temps en temps au bureau, mais si je suis à Regina, ce sera impossible. Je comprends que l'éloignement de votre famille puisse constituer un obstacle, mais je dois vous faire remarquer que, de nos jours, la technologie a aboli toutes les distances. Vous serez en mesure de communiquer électroniquement de Regina avec les membres de votre famille ainsi qu'avec vos collègues de bureau. De plus, ce serait beaucoup mieux de demeurer ici à Regina. Vos collègues vous laisseront en paix et vous épargneront les tracas du bureau. Vous ne croyez pas? En sens, oui. Vous avez raison en ce qui concerne le bureau. Qu'il se débrouille sans moi et connaît-il mon hébergement? Vous résiderez en appartement ici, à dépôt. Vous prendrez tous vos repas aux messes. Vous aurez accès à la salle d'exercice et à la piscine. Vous pourrez courir à l'extérieur si le cœur vous en dit. Il y a une longue piste cyclable qui traverse la ville. Je sais que Regina ne peut se comparer à Calgary, mais à une échelle plus réduite, vous trouverez les mêmes magasins, restaurants et divertissements ici. Bien. Ik zal zeker naar Regina voor de voorbereiding van deze training. Ik ben blij dat ik Tyler.